Podcast La première. La première. 11h midi le samedi. Bientôt à table. Avec Sophie Moons. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver fidèle au poste. Bientôt à table à l'heure estivale jusqu'à la fin du mois d'août avec rien que du très très bon. Des tables de l'été, des produits de saison, des amoureux du goût, des découvertes épicuriennes, des l'actu gourmandes, des balades énologiques insolites. Et bien sûr, M. Carlo de Pascal. Bonjour, voilà, Carlo. Trop. Bonjour, Sophie. Comment allez-vous ce matin Mais Moi, je vais bien l'été, enfin... ça va toujours bien, oui. Alors, au programme du jour, Carlo, une rencontre avec une passionnariat du bien manger, une ambassadrice de l'excellence des terroirs de France et du monde aussi. Une femme qui aime nous faire découvrir ce que nos régions ont de mieux à offrir, justement, depuis Paris, c'est Mademoiselle Julie Andrieux que nous retrouvons. Bonjour, Julie. Bonjour, Sophie. Bonjour, Carlo. Pierre, Bonjour, Sophie. Présentation. Bienvenue oh. en Belgique. Merci, merci. Oh, J'aimerais bien. J'aimerais bien être là. Ah écoutez, je suis certaine qu'après cette émission, vous viendrez yuter chez nous parce qu'on a quelques beaux terroirs gourmands aussi à vous faire découvrir. Alors, petite bio-express, vous êtes l'animatrice de l'émission Les carnets de Julie sur France 3, auteur prolifique. Et votre acte du moment, c'est la sortie de cet ouvrage, Le tour de France gourmand de Julie Andrieux, publié chez Alain Ducasse Édition. Vous viendrez aujourd'hui nous faire découvrir tout votre univers savoureux. Ça vous va ça me va très Allez, bien. Allez, nous parlerons aussi, Carlo, de pesto, le vrai, celui de Jeanne. Oui. Le concours mondial s'y tenait il y a quelques semaines. Nous essaierons d'en savoir plus sur cette sauce qui fleure bon l'été avec Alessandra Pierini, une grande spécialiste de la cuisine transalpine. Et puis, nous retrouverons monsieur Philippe Limbourg, des guides gomillo qui nous accompagnera pour nous dévoiler ses tables coup de cœur aujourd'hui sur les routes de France. Petite halte au Mans et à Valence, où une certaine jeune chef, grande chef plutôt, euh, je Séville. Crois, je crois voilà bien pour sûr. le programme du jour, les amis. Vos questions, vos réactions sont évidemment les bienvenus sur le site lapremière.be ou via notre page Facebook. Bientôt à table mmh. Bientôt à table sur La Première. Julie Andrieu, devenue l'icône absolue des terroirs de France, de la cuisine de tradition. Celle qui a fait de la France gourmande, c'est qu'elle est devenue. Carlo, petite bio peut-être de notre invité du jour. Ouais, c'est pas facile, hein vous m'avez demandé de brosser le portrait en quelques minutes de celle qui nous fera la joie de nous accompagner pendant quelques émissions de l'été. Julie Andrieu, la preuve vivante et sublime de ce que l'on peut faire de la communication sur le manger, sans être gros, sans dire de gros mots et sans être un chef qui s'est ni un journaliste pédant. Non, Julie, depuis ses débuts comme rédactrice pour le guide Le Lebet, puis dans des brouettes d'émissions radio-télé dont l'énumération serait trop longue à faire ici, Julie elle se met à notre place de gourmands, de pas encore gourmands qui vont devenir gourmands. Bref, elle s'attelle à faire en sorte que chaque non-gourmand qui ne le sait pas encore devienne un gourmand conscient de son assiette. Que ce soit en arpentant le monde entier de la diversité alimentaire, en dégustant une chèvre que l'on vient d'oxyre, ou un brouet improbable de poisson nordique, ou encore une bonne tête de mouton, Julie Andrieux, et pour ça et d'autres choses, il faut l'applaudir avec toutes les deux mains, elle n'a eu de cesse depuis qu'elle cause dans le poste de radio, ou qu'elle se promène en 304 décapotable <rire> par le monstre de spaghettis volants, mais qu'est-ce que je rêverais un jour d'arpenter l'un ou l'autre terroir à la place du passager de cette mythique automobile conduite par vous Julie je disais un bah, mais non mais c est, c est, voilà c'est quand même bien non je disais Julie dans ses multiples émissions elle nous montre la diversité alimentaire dans ce qu'elle a de plus divers et toujours toujours la richesse des terroirs de France parce que la cuisine des terroirs c'est vite dit on n'a plus que ce mot à la bouche mais la cuisine des terroirs c'est aussi la vraie curiosité curieuse découvrir oser goûter apprendre bref se cultiver en mangeant et puis que ce soit en radio ou en images « Vous êtes une accoucheuse de gens qui ont des choses à dire. Vos émissions sont de belles galeries de portraits et par petites touches et empathie, on aime vous voir faire déballer, outre les produits, la vraie connaissance, celle qui est portée par les invités et ça, c'est quand même rare dans le monde cruel des médias. » Bref, cet été, Julie, c'est nous qui allons vous demander, et ça commence aujourd'hui, de nous faire rêver avec votre découverte terroiriste. Merci d'être là, avec Sophie et moi, à bientôt à table. Ah bah Julie, que mmh, rajouter que magnifiquement. J'en rougis, heureusement que vous ne me voyez pas Quand, quand Carlo dit « Vous faites accoucher les gens qui ont des choses à dire sur l'univers de la cuisine », c'est vraiment ça l'objectif de, de cette démarche gourmande depuis gêniment. des années Une maillotique alimentaire. Voilà. Euh, écoutez, oui, c'est vrai, c'est vrai, en fait, moi ce qui m'amuse, ce n'est pas tant la, la partie technique des recettes, bien que j'essaye je, je, de m'atteler à la maîtriser pour que chacun puisse refaire la recette à la maison, mais c'est surtout euh, les histoires qui sont derrière, on en parlait, euh, ce sont des histoires de famille, ce sont des histoires de villages, ce sont des histoires de région de mmh. pays de France, comme j'aime bien le dire, euh, puisqu'on va bien au-delà des départements, finalement, qui sont une segmentation administrative relativement récente. Et là, on parle vraiment d'une culture de région, et c'est pour ça que les, les, ces recettes familiales, Ces recettes ménagères, sont le prétexte à, à échanger, à partager. Et parfois, effectivement, je me rends compte que les gens se dévoilent peut-être beaucoup plus en parlant de leur rapport à l'alimentation, donc à l'enfance, donc à la transmission. Euh, et puis, il y a une forme de sensualité, bien sûr, dans la nourriture, dans le rapport à la nourriture, plutôt que si je leur demandais de me raconter leur vie privée. Et donc, c'est un, un biais détourné, bien que j'espère ne pas être voyeur, mais en tout cas, c'est une façon de se livrer, euh, très respectueuse et, et assez généreuse je parle de leur part, bien sûr. Jacques, qui est un fidèle auditeur, nous a envoyé un petit message ce matin. Les vacances, dit-il, sont pour moi l'occasion d'aller écumer les marchés et d'aller à la rencontre des hommes, des producteurs, pour ainsi percer l'âme de la région. J'ai vraiment l'impression que cette cuisine, elle est centrale, si on veut mieux comprendre un terroir. Ah Oui, c'est certain, parce qu'elle a vraiment façonné le paysage, d'abord. Euh, en fait, d'ailleurs, c'est très interdépendant, parce que le paysage a façonné les hommes, puisque finalement, on se rend compte que les cultures, se sont développées en fonction du relief, du climat. Euh, on ne fait pas pousser euh, euh, des, des châtaignes à telle altitude et puis inversement, euh, on ne va pas cultiver des fruits rouges si on n'a pas un climat favorable. Mmh. Donc, il y a vraiment une, une interdépendance euh, entre les hommes et le paysage et du coup, c'est vrai qu'on se rend compte que les hommes sont très humbles devant leur paysage, devant leur climat, devant leur, euh, leur région et c'est ça qui est intéressant c'est qu'en quelques kilomètres, qu'on va parcourir avec ma petite Micheline, ma petite voiture on va changer <rire> de culture mmh. de, dans le sens d'une culture euh, évidemment agricole mais on va aussi changer de culture euh, alimentaire donc d'une de, de, culture aussi de matériaux pour cuisiner, une culture d'objets qui va différer euh, donc c'est ça qui moi m'intéresse c'est de voir cette variété qui finalement est conduite par le territoire Euh, Julie, pour vous, c'est est finalement, est-ce qu'il n'y a pas un message d'espoir derrière tout ça Parce que on n'arrête pas, nous euh, nous on est dedans, hein, Sophie et moi, euh, on, on, on voit que quelque part, d'un côté dans la bouffe tout fout le camp, puis d'un autre côté on voit une résurgence, même en Belgique chez nous, de, de plein de nouveaux producteurs de terroirs. Euh, est-ce que vous pensez que le, la France des terroirs existe encore, qu'elle a survécu, qu'elle a traversé ah, les époques oui. C'est quoi l'état de la France des terroirs aujourd'hui Si ah J'en suis convaincue, moi je suis oui. très optimiste comme vous, euh, en tout cas à travers les gens que j'ai eu l'occasion de rencontrer, ça fait quand même quatre ans que je sillonne la France, mmh. puis je le faisais avant pas forcément non plus euh, à la télévision euh, Non, au contraire moi je, je trouve que par rapport à, à l'après-guerre qui a été notre révolution verte à nous, oui. il a fallu mécaniser ou il a fallu produire à grande échelle évidemment on n'avait pas forcément conscience non plus des méfaits de cette industrialisation de l'utilisation de pesticides et on le comprend parce que c'était pas la priorité euh, fallait revenir à une alimentation Alimentation de masse en tout cas la développer, et aujourd'hui on a évidemment pris conscience euh, à la fois de la nécessité de ça, parce qu'il faut nourrir tout le monde. Ça, c'est important. Ce n'était pas le cas hein, à l'époque. Donc déjà, il faut s'en féliciter, mais malgré tout, de préserver cette culture, justement. Et puis surtout, notre, on en parlait tout à l'heure, de notre paysage. Ça, c'est très important. Et quand on mange bio, moi, je ne suis pas une forcenée du bio, parce que je ne suis pas une forcenée de quoi que ce soit. Mais mm -hmm. autant que je peux, j'ai un bébé de trois mois et il va de soi que j'utilise des, des aliments bio pour la nourrir. Mais après, je pense qu'il y a du bon partout. Il faut simplement être vigilant. Il y a beaucoup de gens qui travaillent en, en agriculture raisonnée et qui ne font pas forcément du bio parce que c'est une charte assez contraignante. Mmh. Mais autant que possible, c'est sûr qu'il faut favoriser tout ce qui évite d'endommager de, notre terre pour nous, pour nos enfants, pour notre santé. Moi, j'ai une maison dans, le, dans la région de saint émilion et je peux vous dire que bon, on sait très bien qu'il y a beaucoup de traitements sur les vignes oui. et non, quand, on, voilà, quand mmh. on vit dans ce paysage qui, par ailleurs, est magnifique, bah, on mmh. sait qu'on s'intoxique passivement. Donc tout ça, je pense qu'il faut être très vigilant. Il faut être vigilant aussi quant au, à la préservation du petit artisanat, tout point de vue, parce que nous, on traite pas seulement l'artisanat de bouche, c'est aussi ce qui est lié à l'artisanat de bouche quand on, était, euh, quand on faisait un reportage sur la faïencerie de Dèvres, justement, oui. non loin de chez vous. Euh, bon, on sent que tout ça est menacé, évidemment, par la concurrence étrangère, qui y a une concurrence à bas coût, euh, mais c'est très important pour nous de préserver ces savoirs, ces, ces savoir-faire, parce que c'est parce que notre histoire, c'est notre patrimoine. Et puis, je peux vous le dire, il y a une vraie différence de qualité quand on prend le temps de faire les choses voilà. que l'on ne peut évidemment pas faire à grande Alors, Julien Dry, en 2016, j'ai quand même eu l'impression qu'on est un, un véritable tournant de notre alimentation. On n'a jamais été euh, aussi euh, conscientisé par les, les méfaits de, de cette surconsommation de la viande, de l'importance du légume euh, cultivé en pleine terre, de ce lien justement au produit local, euh, saisonnier. Est-ce que toutes ces problématiques vous interpellent, vous qui êtes aujourd'hui euh, vraiment considéré comme une prescriptrice du, du bien-manger aussi Est-ce que, est que ça vous parle Oui, alors pour moi, il y a deux bien-mangés. Il y a le bien-manger comme on en parlait tout à l'heure, qui respectent l'environnement, le corps mmh. mais il y a aussi, c'est vrai, le bien manger qui évite qu'on s'intoxique et qui nous permet de rester en bonne santé et il ne faut pas oublier qu'on en parlait justement il y, a, il y a 50 ans, il y avait beaucoup plus de risques à consommer s'alimenter et à consommer l'alimentation qu'on trouvait sur les marchés. Aujourd'hui, on a quand même cette garantie, de, cette garantie sanitaire, cette garantie de sécurité alimentaire, pour essayer d'être positif hein, mmh. parce que ça, on a tendance à l'oublier, à faire beaucoup de, de passéisme en disant manger mieux avant. Oui, c'est vrai qu'on avait une alimentation de proximité qu'on maîtrisait mieux, mais on avait beaucoup moins de choix parmi les aliments. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut manger des fraises en hiver, hein. Mmh. mais on avait néanmoins, on n'avait pas tous ces aliments du monde et on prenait plus de risques à consommer et du lait et des yaourts et plein de produits mmh. parce qu'ils étaient moins euh, bactériologiquement euh, sécurisés. Donc ça, je trouve qu'il faut, il faut se le remettre en tête. Après, c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, euh, il faut essayer de, de préserver les initiatives personnelles, des gens qui reviennent aussi à d'anciennes variété que ce soit de légumes, que ce soit de fruits ou même des, des races anciennes. Moi, je l'ai vu avec le porc noir de Bigorre, par exemple, Magnifique. avec des races de poules. Oh, là, là. Ce sont des, des initiatives qui sont très valeureuses parce que c'est Pas évident économiquement. Moi, j'ai été assez choquée. Il y a un, un reportage où livre, comme ça, spontanément, mmh. au fil de la pensée, mais il y a eu un reportage il n'y a pas très longtemps sur France 5 sur l'agneau, le, le business de l'agneau et notamment l'agneau de Nouvelle-Zélande. On sait qu'il envahit un petit Bien peu sûr. nos supermarchés, bah, chez, chez notamment. Nous, présent, voilà, et oui. j'ai entendu la journaliste qui avait enquêté et qui savait probablement de quoi elle parlait, mais nous dire bah, Vous savez, finalement, l'agneau de Nouvelle-Zélande, il est aussi bon que l'agneau français. Euh, et le hasard a fait, c'est mon éditeur et c'est aussi mon ami, j'ai dîné avec Alain Ducasse le lendemain et je lui ai Qu'est-ce que tu penses de ça Parce que, bon, moi j'ai quand même goûté beaucoup de variétés d'agneaux vous parliez de la variété de l'alimentation Dieu sait que sur ce, cet aliment-là cet, aliment cet animal-là, il y en a vraiment autant que de terroirs, et il m'a dit Mais c'est hérétique de dire ça, d'abord qui sûr. Il faudrait avoir réuni un, un panel de gastronomes, de chefs de bouchers pour pouvoir dire bah, éventuellement, oui on pourrait dire qu'il y a une analogie entre les chers c'est pas possible, on peut pas dire ça et moi j'étais très choquée, je pense qu'aujourd'hui on a tous le devoir de préserver ce patrimoine, de le valoriser et heureusement qu'il y a des agneaux Deux fois moins cher dans les supermarchés, ça permet à tout le monde d'en manger, mais on ne peut pas dire qu'il est aussi bon, c'est évident. Oui, alors c'est vrai que puisqu'on parle d'agneau Carlo, on peut rappeler à nos auditeurs qu'il y a quelques semaines, nous recevions le, le président de la coopérative Achouria, oui, coopérative d'éleveurs d'agneaux dans les Pyrénées. Julien Drieu, cette coopérative Achouria, vous, vous la connaissez, j'imagine Oui, alors ouais. je la connais, bien sûr. Nous, on a eu l'occasion aussi d'aller du côté de Blaye, voir l'agneau de Blaye, l'agneau de Sisteron, l'agneau de Poyac également. Enfin, il y a une variété incroyable, il y a à chaque fois évidemment, un, une texture, des saveurs qui reflètent le terroir, puisque l'agneau, c'est avant tout l'alimentation. Et c'est un, anim, un animal qui, euh, qui est naturellement nourri par son terroir. Et je trouve que c'est vraiment important pour nous euh, de manger d'abord des produits qui, justement, euh, ont une croissance en fonction de leur euh, rythme propre, ce qui est devenu de plus en plus rare, et puis des aliments qui sont les, élevés les plus proches de nous. Quoi. Ce qui, euh, qui n'est pas forcément évident aujourd'hui, parce qu'on ne connaît pas toujours les Circuit qu'ont parcouru les oui. aliments. Et c'est vrai que la plateforme oui. de Ringis notamment à Paris, à côté de Paris, nous montre que parfois les, les aliments arrivent de très loin pour repartir encore très loin. Euh, et tout ça, c'est beaucoup de déperdition et d'énergie et de qualité. Et, et puis aussi euh, probablement de pouvoir d'achat pour le consommateur. Évidemment. Alors là, Donc, le circuit court. circuit court, on <rire> en parle aussi très souvent dans cette émission. Dans les carnets de Julie, finalement, vous ne faites qu'écumer la France du nord au sud, d'est en ouest, à la découverte de ces gens, de ces familles. Il y a, il y a toute une tradition culinaire orale, hein. on le découvre chaque semaine, des recettes qui partent parfois dans l'oubli mais qui, heureusement grâce à vous, reviennent un petit peu sur le devant de l'assiette et c'est un patrimoine qu'il faut absolument sauvegarder, ça j'imagine Julien Andrieux Ah oui, absolument, euh, vous mettez le doigt sur ce qui m'a motivé à faire cette émission, c'est-à-dire que moi je parcourais le monde pour fourchette et sac à dos ouais. sur France oui. 5 et avec beaucoup de plaisir et de bonheur et puis un jour je me suis dit mais quand même c'est dommage finalement je suis allée au Pérou au Japon, en Chine en Afrique, je ne sais où, mais je connais assez peu mes, mes terroirs, les terroirs de mon pays, dont je sais qu'ils sont si variés, et donc j'ai eu envie d'appliquer finalement cette quête et ce dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es à, mmh. à la France, et c'est effectivement l'occasion à chaque fois de découvrir les variétés, et puis de, de créer un lien, parce que moi je l'ai vu à l'étranger, même avec des gens dont je ne parlais pas la langue, ce qui était la plupart du temps le cas, oui. le fait de, de cuisiner ensemble, de faire ce geste qui finalement pour le coup est commun à tous, hein, de mettre un aliment dans une poêle, de d'utiliser, euh, euh, je ne sais pas, de l'huile pour certains, du beurre pour d'autres, un peu de sel, et puis de voir parfois aussi la, la, les, les, les transferts de génération, parce mmh. que souvent, à l'étranger, notamment, on cuisine à plusieurs, on se réunit entre femmes ou entre mère et fille, et ça, c'est vrai que c'est un langage absolument universel, et c'est le cas dans les régions aussi, il y a à la fois beaucoup de différences, et puis beaucoup de points communs dans ce rapport très intime à l'alimentation, il ne faut pas oublier qu'on parle de quelque chose qu'on met dans son corps, donc on ne peut pas trouver vrai. plus intime, et Et en plus, trois fois par jour, a priori. Enfin, moi, un peu plus. Oh, Carlo, c'est plus aussi. Je, je grignote pas mal. <rire> ouais, c'est amusant, c'est une expression que j'aime beaucoup. C'est de, de dire que l'alimentation, justement, nous concerne parce que c'est trois fois par jour. Est-ce que vous avez l'impression, Julie, que les Français aiment encore leur, euh, leur patrimoine, leur terroir oh, Je crois qu'il y a une démocratisation assez récente, finalement, du goût pour la cuisine, curieusement. Moi, quand j'ai commencé dans ce métier, vieux oui. dinosaure que je suis, euh, quasiment il y a 20 ans, je vous avoue que j'avais l'impression d'aller entre vents et marées. Alors, ça a été une chance, parce que j'étais, entre guillemets, quasiment la seule dans ce domaine-là, c'est-à-dire une cuisine euh, plus accessible, plus oui. facile, plus rapide, un peu décomplexée, pas, pas forcément gastronomique. Mais en même temps, personne ne s'intéressait à la cuisine. Quand je disais, euh, en tout cas autour, dans, dans le milieu de la télé, de l'édition que je voulais faire de la cuisine, parce que moi, je voulais pas faire de la télé, je voulais faire de la cuisine à la télé, c'était différent. Et on me disait, oh, c'est une drôle d'idée, ça, qu'est-ce qu'elle -ce a, qu celle-là, avec la cuisine En plus, j'avais pas de légitimité, parce que je suis pas dans, Maïté, dans un quoi. milieu ben, Oui, voilà, je n'ai pas une maman cuisinière, c'est le moins qu'on puisse dire. Je suis, je suis née en ville. bon, Mais c'était ce contraste que je trouvais intéressant. Puis moi, ça m'intéressait tout court. Je cherchais pas à savoir si ça me collait au, au basque ou pas. Et, et c'est vrai que là, vraiment, pour le coup, la cuisine, pour dire les choses un peu euh, comme ça, grossièrement, n'était pas à la mode. Mmh. Et elle l'est devenue, notamment grâce aux émissions de télé, pas forcément euh, seulement la mienne. Mais il y a eu toute cette vague de concours de cuisine qui a beaucoup euh, touché les jeunes, pour le coup, et qui a euh, rendu la cuisine un peu un peu plus euh, attrayante, un peu plus séduisante, un glamour peu plus funky, presque. un peu ouais, plus glamour, ça, ouais. absolument. Aujourd'hui, c'est devenu un métier euh, qui est valorisant. Bah, à l'époque, c'était ouais. cuistot, c'était vraiment euh, le fond de la cave. Et ça, je trouve que c'est formidable parce que du coup, ça, ça a répandu comme une, comme une traînée de poudre euh, ce goût pour l'alimentation, pas seulement pour les concours de cuisine, hein, pour, mais pour les bons produits, pour les produits d'ailleurs aussi. Ça a développé la curiosité. Euh, et puis, on se rend compte que même, ce qui est amusant, c'est que la cuisine s'est déplacée dans la dans l'appartement ou dans la maison. Aujourd'hui, la cuisine américaine, c'est presque courant. Oui. Alors qu'autrefois, euh, la cuisine, c'était au bout de la maison, parce qu'on voulait entendre les odeurs. Elle était cachée. Oui. Elle était souvent même oui. dans les châteaux. On voit que les, les cuisines étaient en, en, en sous-sol. Sous oui. Donc ça, c'est très amusant de voir à quel point elle a pris une place centrale. La cuisine, aujourd'hui, c'est l'espace où on se retrouve avec les enfants, les générations. Donc ça, je trouve ça formidable. Donc À mon avis, c'est très positif. Mais voilà, après, euh, évidemment, tout le monde n'a pas forcément le temps. J'en ai fait une hier, C'est pour ça que j'ai ça en tête de faire une blanquette de veau euh, wow. à ancienne. <rire> mais, vous, mais ouais, mais ce qui est amusant, c'est qu'en fait, je trouve que pas mal de gens suivent le parcours que moi j'ai suivi. Mm -hmm. Quand on n'a pas eu la chance d'avoir une maman, une grand-mère qui vous a transmis un cahier de recettes ou, comme vous le disiez d'ailleurs, simplement un savoir-faire oral, euh, c'est que on démarre par des choses qui sont souvent des plats un peu justement à la mode, des tartares, des carpaccio, des je sais pas quoi, des plats mm -hmm. taille. Et puis il y a un moment où on s'est fait plaisir, Chino on se dit hein. bah oui d'accord, mais euh, est-ce que je sais faire une blanquette voilà. Moi c'est comme ça que ça a fonctionné. Oui. Et en fait, aujourd'hui, j'avoue que j'ai un plaisir fou à cuisiner traditionnel parce que pour moi, c'est la meilleure cuisine. Mais ça, c'est très personnel. Ah, ouais, je suis bien d'accord. Ouais, <rire> je trouve que parce, que parce que non seulement on mange de bons plats, parce que bon a priori, l'idée, c'est de le faire pas trop mal, mais surtout, on, on mange des souvenirs. Et bien ça, je, je trouve fait. ça extraordinaire. Puisqu'on parle de souvenirs, on peut sans entrer dans, dans les détails de votre vie, on peut quand même dire que vous avez été très, très proche euh, durant l'enfance d'un certain Jean-Pierre Coff qui était un grand habitué de cette émission. Jean-Pierre qui très vite a compris cette intelligence Gourmande de revenir aux produits locaux de saison de pleine terre, aller chez les maraîchers, ça a œuvré à cette passion de la cuisine, Julie Andrieux. Oh, écoutez, j'aimerais vous dire oui. Maintenant, pour être honnête, j'ai vécu un an chez Jean-Pierre, ce qui n'est pas rien, mais oh. j'avais six mois donc ah, bon, euh, ce serait quasiment génétique. Mais les papis s'en souviennent, les papis voilà, s'en souviennent. Mes maman maman était très amie avec Jean-Pierre. Elle passait ses nuits à la ciboulette qui était le restaurant de oui. Jean-Pierre eh, dans les Halles parce qu'on a connais. oublié que voilà, il a été restaurateur oui. et. Et, euh, et du coup, bon, il y a certainement. J'étais nourrie de ces des, des purées de son potager, ce qui c est quand ça. même un grand privilège. Après, on s'est un peu perdu de vue, et on s'est retrouvé quand j'ai commencé à faire ce métier, évidemment. Et, et c'est devenu un parrain de métier, de cœur. C'est vraiment quelqu'un à qui j'étais extrêmement attachée. Et puis j'avais beaucoup d'admiration pour ouais. lui parce que euh, c'est un homme dans la vie euh, très pudique, très généreux. Euh, il a ce côté un peu grande gueule, mais, mais c'est quelqu'un d'extrêmement délicat quand on le connaît euh, intimement Il a fait avancer la, la chose culinaire, d'après vous, Julien oh Brieux oui, Bien oui. sûr, bien sûr. Son combat était sur, sur Canal Plus, ouais. déjà le fait de dire avec 50 francs à l'époque, ouais. je vais vous nourrir quatre personnes, euh, un week-end quatre personnes, je ne sais plus quel était le pari exactement, mm. mais c'était le premier à parler d'argent parce que c'est mm. un problème central dans l'alimentation. Mm. Aujourd'hui, on voit bien la disparité entre les, les classes sociales, si on peut dire ça. Euh, les gens qui ont le moins de moyens mangent le moins bien, la nourriture la moins équilibrée. Donc ça, c'est, il a été visionnaire pour ça. Et puis après, oui, ce rapport, justement, à l'alimentation de proximité, la défense du petit producteur. Et puis Jean-Pierre, euh, il a été un des premiers à, à pousser des vrais coups de gueule. C'est-à-dire que jusque-là, on disait les choses poliment. Lui, il a tapé sur la table. Et, et Non, mais je si vous, vous assure que c'est aussi comme ça qu'on se fait entendre. Évidemment. Parce qu'il y avait de l'esprit derrière tout ça. Il n'y avait pas mmh. juste de la colère. Il y avait sûr. de l'humour, de l'esprit. Et puis, comme je vous le disais, cette forme de générosité, c'est indéniable qu'il a fait changer les choses. Mais il a laissé une trace et, et qui perdure encore aujourd'hui. Exactement. Mais c'est vrai que lorsqu'on a reçu jean pierre Coff et pas qu'une fois d'ailleurs, il nous parlait de cette cuisine économique, de la cuisine des restes, du saisonnier qui est moins cher. Tous ces principes de base qu'appliquent aujourd'hui ces hommes et femmes que vous allez voir dans votre émission Les Carnets de Julie. Il y a une vraie intelligence culinaire au quotidien. Pas toujours, il faut ouais. être aussi honnête. Il y a aussi mmh. ben, des gens qui, parce qu'ils n'ont pas forcément euh, le temps mmh. euh, d'aller acheter chaque produit à la ferme, même s'ils mangent très bien et qu'ils cuisinent bien. Bien, se simplifie la vie avec le supermarché. Mais ouais. une fois de plus, je pense qu'il ne faut pas euh, jeter l'opprobre sur euh, quelques modes de consommation que ce soit. Moi aussi, j'y vais au supermarché, mais je continue d'aller sur, sur les marchés, mais je continue d'aller chez mon boucher, parce que pour moi, la viande chez, chez un boucher et le poisson aussi. Mm -hmm. euh, voilà, mais il n'empêche qu'il y a beaucoup de choses que j'achète au supermarché. Mais c'est vrai que globalement, oui, bien sûr, il a mis en avant ces gens-là. Et comme vous le disiez, c'est une cuisine de bon sens, en fait, Exactement. tout simplement. Donc forcément une cuisine plus économique. Mais moi, je sais que je ne sais pas ce que c'est que de jeter quelque chose, pourtant euh, une fois de plus j'ai été élevée à la ville, donc j'ai pas forcément cette culture-là, euh, cette culture de la campagne hein, quand même au départ, mais c'est très rare que je jette quoi que ce soit parce que, parce que ça m'amuse, en plus c'est devenu un jeu, je me dis, bon d'accord, des fans de carottes, j'ai acheté une car des, des carottes-bottes bah qu'est-ce que je peux en faire J'en fais une soupe, j'en fais un panade, euh... exactement <rire> Et c est, c est, ouais c'est ça, mais c'est vraiment un jeu, alors je vous cache pas que ça prend un petit peu plus ouais, de ouais. temps, mais quand on commence à avoir l'habitude, finalement c'est un, une économie à tout point de vue... Euh, y compris sur le temps aussi, parce que du coup, on a moins à acheter. Et acheter, c'est sortir, c'est essayer euh, de trouver le bon commerçant. Donc, bah, quand Exactement. on utilise à la fois les fans et les carottes, bah, du coup, on fait deux plein en un. Euh, mais cette cuisine de bon sens, euh, nous, on appelle ça une cuisine, je ne sais pas, intelligente, économique, mm -hmm. mais pour la plupart des gens, en tout cas, peut-être nos anciens, c'était tout simplement la cuisine. C'est-à-dire que la question ne se posait pas. On ne pouvait pas acheter un quignon de pain, ne serait-ce que ça. Et moi qui voyageais à l'étranger, je le vois en Asie, enfin en Asie, on mange moins de pain, mais en tout cas au Moyen-Orient, Ils nous disent, mais, mais vous êtes fous de jeter des baguettes Et alors la baguette, c'est fait pour être consommée quasiment le jour même. Mais là aussi, ça se recycle tellement bien le pain. Mais c'est une culture et c'est une culture à laquelle on revient. J'en suis témoin, j'en suis convaincu. Avant de se quitter, euh, Julien j'ai envie de vous demander, parce que là, on est en pleine vacances d'été. Quelle serait la région que vous aimeriez nous faire découvrir comme ça en une minute trente Une région coup de cœur. Allez, hop Ah, la région Avec du de ah, Moi, j'avoue que ouais. j'ai eu un coup de cœur pour la Flandre. Ah. Euh, la Flandre. La Flandre, donc Flandre moi, française. Je parle... euh, oui. oui, la euh... Flandre française et non pas les Flandres oui, qui sûr. pourraient réunir les deux. Mais après tout, je ne connais pas la Flandre belge. On dit la Flandre ou les Flandres on en Belgique le... la... On dit les Flandres parce qu'il y en a deux. Ah, voilà. <rire> oui, voilà. c'est ça. Mais alors, chez nous, on dit la Flandre. Mais euh... la... historiquement, c'est la même région jusqu'à Louis XIV. Bien sûr, absolument. Et on parlait de l'Italie, d'ailleurs. Pardon, je reviens en arrière. Mais finalement, aussi, ce qui explique que l'Italie est une cuisine aussi régionale, c'est aussi que l'unification italienne est beaucoup plus tardive bien que sûr. celle de la France finalement, si on peut parler d'une unification en France en tout cas mais pour revenir à la Flandre euh, d'abord je dois vous dire que moi j'ai une passion littéraire qui est Marguerite Yourcenar, oui. aussi bien pour la femme que pour ses écrits donc euh, j'étais très touchée de pouvoir aller dans la maison où elle a grandi oui. euh, mmh. sur le Mont Noir et je trouve cette région euh, d'abord tout à fait méconnue euh, est elle n'est pas très loin de chez vous elle est, est presque plus près de chez vous que de chez moi <rire> et euh, elle a un côté mystique Euh, c'est une terre un peu mystique un peu tellurique, euh, un peu mystérieuse j'ai ressenti ça dans le Morvan aussi il ouais. euh, y a quelque chose de hors du temps, euh, on a l'impression que le temps n'a pas de prise, moi je me suis allée dans un restaurant, alors entre temps je crois qu'il a changé de lieu, mais il n'est pas très loin il est à Lille, euh, d'un garçon Pour revenir sur les concours de cuisine qui avait gagné, je crois, ou en tout cas qui était finaliste de Juste. top chèque, qui s'appelle Florent Laden Tout à fait. Ça vous dit quelque chose, tout le Blom -blom oui, oui. Voilà. Alors à l'époque, moi je l'ai découvert dans le restaurant familial qui était justement sur les, les monts de Flandre. Et j'ai eu un coup de cœur absolument pour ce garçon, pour l'intelligence de sa cuisine, qui justement valorise les produits de son terroir, à croissance lente, très intelligemment. Il m'a fait d'ailleurs une déclinaison sur le chourave. Voilà, franchement, ouais. j'avoue que j aurais été incapable, qui était fabuleux. Donc, j'ai aimé ça. J'ai aimé Bayeul. J'ai euh, ai aimé euh, toute cette culture qui est encore très forte, je trouve, traditionnelle, avec les, les jeux dans les estaminets, mmh. euh, la carbonade, euh, qui est un plat que je refais régulièrement chez moi. Euh, alors, c'est sucré à, à, la bière, euh, à la bière, à la Bien bière, ah, absolument. Vraiment, ah, dis. oui, avec <rire> le pain d'épices. Euh, oui. euh, enfin, euh, alors évidemment, c'est assez sucré, mais moi j'adore le sucré salé, mais c'est très peu gras, par exemple. Donc, bon, euh, voilà, on fait une économie. Nous, un on, fait, rajoute, mais... on rajoute un petit peu. Petit reliège parfois. Vous connaissez ah, le tiroliège Oui, bien mais sûr. Pas, sur mais les, les gourges, C'est pas obligé de. Ah, mais pas pas obligé, par, contre, ouais. par contre, Julie, le pain d'épices tartiné de moutarde, ça, c'est absolument obligatoire. Mais toasté ou euh, alors, frais Alors, non, le pain d'épices, je vous, je vous parle de, de la recette de la mère de mes enfants qui ah, a été bercée à la carbonade. Et ouais. donc, elle euh, tartine la moutarde sur le pain d'épices ah bon frais et ouais. elle pose, la, la, comme on dit chez nous, la tartine de pain d'épices sur la viande qui a déjà été rissolée. Ah. Elle mouille avec la bière et à ce moment-là, évidemment, au bout de toute la cuisson, le pain s'est complètement délité, euh, délité euh, ouais, est fondu dans la sauce et sert de liaison ah. euh, à sauce. Que... Mais autant de, de cuisiniers, autant ça, de recettes. Là, Oui, c'est ça. Mais alors moi, je l'avais apprise justement cette recette avec le pain d'épices, mais sans la moutarde. Donc vous ah vous voyez... ben la moutarde va, va apporter la petite touche. Euh... Ça c'est euh, la des... petite, la petite touche belge. Bienvenue ah oui. chez <rire> nous, Julien. <rire> <rire> <mais rire> chacun recette. chacun ah oui. recette. Voilà. Et puis en parlant de ce... chacun recette, il oui. y a le pot de chevelèche aussi. Ah oui. J'ai mis c... deux ans à savoir le prononcer. Je suis pas sûr d'y être encore, hein, mais <rire> ça, ça dépend parce que effectivement, alors c'est tr... ce qui est passionnant de cette région transfrontalière, c'est que la frontière a été rajoutée après parce que finalement c'est une région et on confond nous en Belgique confond la Picardie avec la Flandre parce que la Flandre de France, c'est pas encore la même chose mais alors le Potcheus Vles existe aussi ah en Flandre justement. occidentale chez nous du côté Exactement. de, voilà, ah de voilà. la gélatine oui, et du poulet oui, mais voilà. bon... Je veux juste vous conseiller un jardin, le Jardin des Récollets oui. euh, qui vous connaissez aussi Absolument. magnifique, de Manu et Bruno oui. euh, du côté du monde des Récollets qui est un des plus beaux jardins de France parce que moi je suis très sensible au jardin, donc il n'y a pas que la bouffe non plus Oh mais il y a aussi la bouffe <rire> ouais, Mais en plus ils ont un estaminet donc vous voyez, oh, il voilà. y a Allons. forcément la bouffe Derrière. Allons nous balader sur les routes de France et allons surtout zioter cet ouvrage qui est en librairie. Julien Drieux, le Tour de France, gourmand de Julien Drieux, publié aux éditions Alain Ducasse. Alain Ducasse, rappelez-vous, qui fut notre parrain lors de la première saison de Bientôt à table. Et on l'embrasse, mais à force, il nous écoute. Julien Drieux, on va vous laisser en oui. vous annonçant que nous vous retrouverons tout le mois d'août pour un Tour de France absolument gourmand. Et ça vous rend, ça vous ça vous va ah Oui, j'aime bien, voilà. ça vous rend aussi. <rire> on vous embrasse fort, Julie, on vous souhaite une très Merci, très belle Merci, journée. Carlo. Carlo, à suivre tout sur le pesto, l'authentique, le vrai. Au mortier. On en parle juste après Benjamin Biollet, le piano à la plage. Bientôt à table, soyons gourmands sous le soleil. Bien, Carlo. Oui, Sophie. Après notre jolie rencontre avec mademoiselle Julie Andrieux, Nous allons parler pesto, un ah. petit peu d'Italie dans les papilles. Je vous me demande si ce n'est pas ma recette de pâtes préférée. C'est vrai. Alors vous savez qu'il y a quelques semaines de cela mmh. se tenait à Genova, à Genève, les championnats du monde. Nous avons le plaisir d'accueillir une des jurées qui est Alessandra Pierini que nous retrouvons depuis Paris. Oui. Bonjour, bonjour Alessandra. Bonjour, bonjour Alessandra. Comment allez-vous Ça va très très bien, merci. Célèbre auteur de livres, propriétaire d'une épicerie italienne à Paris qui cartonne euh, et grande passionnariat du pesto qui est Un condiment, une sauce emblématique hein, de l'Italie. De l'Italie et de la Ligurie, Alessandra. Oui, absolument. De quoi est-ce qu'on parle ah oui. quand on parle du pesto, Alessandra On parle surtout de basilic c'est surtout la couleur verte de cette aromatique plante qui est à la base de la recette du peste, qui est devenue justement la recette emblématique un peu de la région de Ligurie, de la ouais. ville de Gênes, ouais. qui devenu un peu un porte-parole de la euh, tradition culinaire italienne dans le monde entier, Il... une des sauces les plus connues dans le monde d'ailleurs. Carlo, vous, oui. vous connaissez bien le sud de la France et Nice en l'occurrence, le pesto, le pistou, c'est la même chose C'est pas, pas toujours la même chose, parce que vous allez d'un village à l'autre et les recettes changent. Hein. Alessandre, même, même en Ligurie, oui. il y a des interprétations Absolument. différentes. Mais l'idée est la même, oui. c'est de broyer des feuilles de basilic avec un fruit sec, hein, souvent le pignon de pain, mm -hmm. mais pas toujours, et euh, force huile d'olive. Il se fait que le pesto, la, la mort naturelle du pesto en Ligurie, je parle sous contrôle d'Alessandre, c'est les pâtes et éventuellement d'autres choses, et la mort naturelle du pistou provençal, c'est souvent la soupe hein, mais euh, la soupe au pistou mais, mais après il s'agit effectivement d'un condiment bien semblable Alors Alessandra, il y a quelques semaines de cela se tenait à Gênes les championnats du monde du pesto, oui. alors racontez-nous comment s'est passée cette grande compétition qui a réuni combien de candidats Elle réunit 100 candidats il y avait environ une cinquantaine de candidats italiens les autres qui venaient un petit peu du reste du monde il y en avait aussi du Japon de Nouvelle-Zélande Euh, des États-Unis. Est-ce euh, qu'il y avait des Belges Oui, bien sûr. Il y avait des de Belges aussi. D'accord. Alessandra, calme. les candidats, ils doivent préparer juste le pesto ou ils doivent préparer une recette de pasta al pesto Ils préparent. Juste le peste. Donc, ah. euh, tout le monde a devant soi exactement les mêmes ingrédients. Ah. Et donc, euh, l'habileté de chacun consiste surtout à bien doser euh, chaque oui. ingrédient. Ah oui, donc c'est euh, vraiment. Chose... Pardon, je vous interromps. Pas une, c'est pas une interprétation créative. Tout le monde a du basilic, quoi, du pécorine, de l'huile, des pignons de pain et de l'ail. Et, euh, et de l'ail immortal. En prenant oui. tous les ingrédients DOP qui oui. sont dans la dans celle qui est maintenant devenue une, la recette traditionnelle pour essayer un petit peu de codifier quelque oui. part, pour essayer de ne pas faire, de laisser tout le temps une libre interprétation et après arriver malheureusement à faire des choses vraiment très différentes et parfois malheureusement n'importe quoi. Et donc tout le monde a les mêmes ingrédients, les, les mêmes quantités, le pilon un bois le et le mortier un marbre oui. qui est indispensable. Et ils ont 40 minutes pour pouvoir mélanger à leur façon oui. eh. ces ingrédients. Et malheureusement, ça se révèle assez compliqué parce enfin, que fou, souvent, malheureusement, mmh. les recettes sont très salées où il y a énormément d'ail. Ah oui, ah oui c'est as un, un subtil dosage, effectivement. Mais déjà, le conseil qu'on peut donner à nos auditeurs, Alessandra, c'est que un bon vrai pesto se fait au mortier et au pilon, quoi. C'est pas un truc de mix. Hein. Oui, oui, parce Attention. que c'est une sauce froide, ça ne se réchauffe surtout non. pas. Et c'est vrai qu'au mortier, ça ne prend pas beaucoup de temps. Hein. Les concurrents ont 40 minutes, ouais. mais on peut faire un bon oh, pesto en 5 un, minutes. 10, mmh. 12 minutes. Ouais, Alors, on ça. aura compris que tout aussi euh, réside dans l'art de bien choisir les quantités, évidemment. Ça, ça ne s'improvise pas. Alors, Alors, on va revenir au B à bas de ce pesto mythique. Euh, quelques ingrédients le basilic, le pecorino, l'huile d'olive, le et, pignon. Le pecorino sardo, et normalement. Hein pecorino sardo, parmigiano ouais. reggiano, DEP à 24 mois d'affinage. L'huile ouais. d'olive DEP de la rivière Liguri. Ligure, parce ouais. que c'est une huile particulièrement fruitée, léger, qui s'adapte très bien à cette recette. L'ail de préférence de Vestalico, qui est un tout petit village. Au-dessus yeah. de euh, mm -hmm. il y a un ail qui, euh, qui a un goût moins fort et très aromatique, très digeste. Les pignons de pain italiens de préférence également. Du basilic oui. génois aussi, qu'on petit... euh, ah ouais, euh, qu trouve un petit bouquet qui a un parfum euh, vraiment bien particulier. Même les huiles essentielles qu'il contient, mm. euh, ce sont celles qui mélangent la recette et qui n'ont pas ce goût qui y a souvent le basilic un peu de menthe. Ouais et que la recette traditionnelle le reproche un petit peu euh, oui. au basilic qu'on trouve en Provence, mais qui va mieux pour d'autres recettes. Ça, c'est bon ça vous savez ne pas qu'il y différent' oui, euh, des est différences Oui, c'est très amusant notables. ce que vous dites, Alessane, ouais. parce que ça me remue la tripe sur des très vieux souvenirs. Euh, allant souvent en vacances en Toscane, et il y avait, on avait des voisins, on les a toujours, des, des voisins ligures, et ils me disaient, oui, d'accord, on fait le pesto ici mm. aussi, mais le basilic il est mentolato, alors ça casse un ah, peu oui. tout. Et donc, et moi je me disais enfin, c'est basilic, c'est basilic. Et bien Non, et c'est toute l'Italie qui est là-dedans. C'est-à-dire cette espèce d'exigence du produit parfait pour chaque recette traditionnelle. Là, c'est une découverte que je fais. Je pensais que n'importe quel basilic ferait l'affaire. Mais ça ira mais aussi. Mais oui, ça peut aussi ah, aller. Mais enfin, fait, si on veut rester oui. dans, dans la oui. tradition... on, on, va... on di Voilà. Oui, oui, c'est bien d'essayer en... au moins une fois comme ça. En quelques voilà. mots, euh, Alessandra, donnez-nous vos conseils pour réussir, nous tous, un bon pesto. Donc, On aura compris qu'au niveau des ingrédients, on ne transigera pas sur la qualité de ce Alors une fois qu'on a tous ces ingrédients, mettons un pesto pour 4 personnes. Comment est-ce qu'on s'y prend Alessandra Alors pesto pour 4 personnes, normalement ce qui est très bien de pouvoir mettre dans le mortier d'abord une petite gousse d'ail mmh. et environ 15 grammes de pignon. Oui. On pile tout ça, dès qu'on aura formé une bonne pommade, on rajoute un bouquet de Bas feuilles de basilic. Mmh donc génois ou un, au moins un basilic avec des petites ouais. feuilles Mais... tendres et euh, bien parfumées, un peu de gros sel et on continue à piler. Une fois que. Alessandra, je vous interromps une dizaine de secondes, c'est juste pour que nos auditeurs se rendent compte, c'est que piler au basilic, c'est tourner. Oui. Parce que souvent, les gens, ils croient qu'il faut taper, là, comme du millet. Non, il faut tourner parce que ça fait l'effet meule. Et alors, tout d'un coup, tout ce qui semble imbroyable se broie sous vos yeux en très peu de temps. C'est ça, oui, on prend l'occasion. Donc, c'est plutôt piler, donc, donner. Quelques coups au pilon, c'est surtout avec l'ail et les pignons, mais c'est mm -hmm. vrai qu'avec le basilic, avec des mouvements rotatoires autour des parois du mortier. Ensuite, donc, on a dit basilic et sel, bien mélangé au reste de la pommade qu'on avait d'ail et pignon. Mm -hmm. euh, on rajoute donc un petit peu de pecorino sardo, environ 15-20 grammes, Et parmigiano-reggiano, environ 80 grammes. Il est plus doux, euh, moins salé. Donc, c'est le parmesan qui commettra euh, qu quantité plus importante. À la fin, il faut bien 80 centilitres d'huile d'olive euh, de la rivière Ligure, d'olive tajasque, pour mélanger euh, notre sauce. Voilà, ah. donc a priori, après ce, ce petit travail qui prend quelques minutes, parce que c'est assez rapide, une fois oui. qu'on a les bons ingrédients, oui, il minutes, suffit hein, de, oui. de plonger vos pâtes dans de l'eau bouillante salée, à raison de alors, combien de grammes, carbone Alors, toujours, euh, pour 100 grammes de pâtes, on met un litre d'eau ouais. et 8 grammes de sel. D'accord. Vous plongez quel type de pâtes pour euh, ah. le, le pesto en général C'est quoi, en Italie, le, la pâte traditionnelle qui s'allie bien au pesto, Alessandra Alors, sont, normalement, la pâte génoise s'appelle trofie Ah, c'est bon, ce bon des ça Pâtes qui mesure environ 2 cm mm de longueur et légèrement retournée. Ouais. Ça glisse en pâte fraîche, en pâte voilà. sèche, hein, pas aux œufs, ouais. juste de la boule le f... blé dure de l'eau. Des spaghettis ou des linguines, ouais. ou à Gênes on les appelle les très ouais. ouais. le Et alors, plats. Alessandra, on va, faire, on va décréter un hein, On va décréter un ouais. Jamais de pesto en pot. Hein. Oh non En plus, ça ils ne sont pas bons, Jamais. Ces... jamais. Oh, et jamais de tagliatelle aux œufs. Voilà, <rire> euh, C'est comme ça, ça, ça Voilà. Sinon le bûcher Donc vous mettez vos pâtes, vous les faites cuire al dente Vous, ah oui, pas fini. vous enlevez l'eau On ne les égoutte pas trop On mélange oui, la alors... sauce de pesto, on garde un petit peu d'eau de cuisson Et on mélange tout voilà, ça, c'est ça, ça Mais pas à la poêle, je vous ai dit mille oui, fois oui, qu'il fallait ça. faire sauter à la poêle Dans le pesto, il faut chauffer la soupière Exactement euh, On met un peu d'eau de cuisson et on mélange parce que le pesto Comme l'a dit très justement Alessandra, ne peut pas cuire Voilà, bon, en tout cas je pense que là Tous ah les secrets oui. bien gardés du pesto L'authentique et l'unique Et haricots verts et patates. Alors si ça, ça peut. se fait à gênes, effectivement. gêne, effectivement. Des petits morceaux de pommes de terre dans l'eau de cuisson des pâtes. Et, et, des, des, haricots et des haricots verts hein. dans l'eau de cuisson des pâtes. C'est très très Absolument. bon. Ah. Ah. Voilà, en tous les cas, Alessandra, voilà. on peut juste quand même signaler qu'il y aura un championnat du monde du pesto qui se tiendra en 2018. Hein. Les, les présélections ont eu lieu en grand, juin dernier bon. chez mmh. vous. Donc on suivra ça de très très près. Bon appétit Alessandra. Merci Alessandra. Ciao, ciao. bientôt, merci. Carlo. Je oui, sais pas, vous avez encore un petit peu faim, vous Toujours. Bon, on va les yoter quelques bonnes tables avec Monsieur Philippe Limbourg qui vient de nous rejoindre. Bon. bon appétit, sous le soleil. Monsieur Philippe Limbourg, welcome Merci, bonjour. Vous allez Sophie. bien Bonjour, Carlo. Bonjour. Philippe, Philippe. Euh, on le rappelle, vous êtes le big boss des guides gommiers Belgique. Et attention, ça rigole pas, on a, on a la, la crème de la crème hein, pour ces grandes vacances, Carlo. Ouais. Philippe, vous nous accompagnerez tous ces prochains mois, jusqu'à fin du mois d'août, pour nous emmener euh, à la découverte de votre table coup de cœur partout en Belgique. Euh, et, a, et ailleurs D'abord, petite réaction, le pesto, est-ce qu'on trouve des bons pestos dans nos restaurants aujourd'hui en Belgique C'est difficile. Hein, ouais, c'est pas, pas évident. Pesto. Je ne sais pas s'il y a un restaurant euh, ligure à Bruxelles. Alors, moi j'ai juste un truc qui me revient à l'esprit, ouais. c'est que Giovanni Bruno, encore lui, mais... il réinterprète un tout petit peu le pesto au lieu de mettre les petits morceaux de pommes de terre, comme on en a parlé, mais la pomme de terre écrasée dans le fond de l'assiette et mm -hmm. d'être enfiée au pesto dessus. Alors, c'est le, oh là, là, là. il faut payer un menu à 100 euros pour manger ce pesto-là. <rire> mais, Ça mais, fait cher mais, le pesto <rire> Mais bon, c'est quand même... Et il le fait mais, pas à chaque mais fois. Mais cela dit, en cette période de vacances, allez-y sur le pesto, ça fait du bien au moral, c'est deux saisons, c'est un petit plat bien économique voilà. comme on les aime. Alors aujourd'hui, Philippe Lambeau, vous nous emmenez sur la route des vacances. Oui. Je suis tout de suite. La route des vacances, parce que c'est vrai que lorsqu'on part en vacances, que ce soit vers la Bretagne ou le sud de la France mmh. ou même ailleurs, il y a toujours cette question de où est-ce qu'on s'arrête. Alors on part seul ou avec les enfants, euh, les étapes ne manquent pas ou. Par obligation ou bien parce qu'il y a d'autres impératifs. Et donc, euh, on se dit, mais tiens, euh, est-ce que finalement, ça vaut encore la peine de s'arrêter euh, à la pompe à essence, manger non, ce fameux, ces fameux sandwiches triangle euh, bien. ou, ou, vous ou, savez ou, que ou le jambon beurre frites euh, menu enfant euh, avec les petites mouillettes Je, je vous interromps en deux secondes. La semaine prochaine, Carlo, nous parlerons des routiers. Des routiers ah oui. de France Et eh bien, figurez-vous y qu'entre toute attente, on y mange de mieux en mieux. Oui. Mais ça, c'était pas c'est pas les C'est voilà. pas non, du tricatel. Sûr. Non, voilà. Alors. Mais c'est vrai. Moi, je trouve que déjà, les vacances, c'est dès le départ, on peut s'arrêter et prendre voilà. le temps. Sinon, ça n'a pas de sens. C'est juste que quand tu t'arrêtes à midi, parfois, c'est un peu dur de reprendre, bon, de reprendre la route. <rire> voilà. <rire> Alors que j'ai, effectivement moi ça fait euh, quelques années maintenant que j'ai adopté cette, euh, parce qu'il fut un temps où c'était la performance, le premier sur la plage gagné, ouais je dis que c'est top, <rire> tu, descends, tu vas voir c'est ça c'est fini d'abord parce que euh, Et si le commandant donné nous, nous écoute, il peut reprendre le, le slogan, mais la, la route avec les enfants, ça se vit autrement, et, et c'est vrai que euh, on a, voilà, on le, on le vit différemment, et donc les arrêts forcément sont différents aussi. Alors, quels sont vos arrêts coup de cœur Alors, euh, mais justement pour descendre sur la Bretagne, ouais. moi, je l'ai fait une fois et depuis, je le refais régulièrement. J'ai découvert la ville du Mans. Oui. Vous savez, le Mans, là où il oh. y a un circuit. Mais c'est euh... pas super beau, le Mans. Après, eh bien, on s'y arrêterait pas. Quoi. Eh bien, arrêtez-vous dans le centre-ville ouais. du Mans. Il ouais. euh, y a une, une grande place et piétonnière. Ouais. Ouais. Et, euh, Allez, et à côté prêt. de ça euh, il voilà, y, y a plein de petits, petits restos tout autour, alors généralement quand je vais dans une ville que je ne connais pas, le truc pour trouver un bon resto, c'est que je cherche le caviste du coin, ouais. où sa ah, oui. porte et je lui demande, tiens où est-ce qu'on mange bien, et il se fait que le caviste en question, ben là il faisait bar à vin et on pouvait manger des trucs, trucs. donc vous avez, un, vous avez un tonneau au milieu ouais. du, du bar à vin et mmh. puis il fait des petites planches de, de tapas et voilà, et donc euh, je me suis arrêté là et euh, ben, je me suis dit, bon ben voilà je retournerai là parce qu'effectivement c'est pas mal donc. Et comment s'appelle cet établissement mais C'est une excellente question. Ah ben ça, c'est le soleil qui tape trop. Ah, celle-là, on me l'avait jamais faite. Donc vous arrêtez au Mans, vous cherchez un non. caviste. Alors, ça, ça s'appelle le bar à vin, ça ne s'invente pas. C'est aux trois rues du Cornet à septembre 2000 le Mans. Je vous adore, Philippe. Vous reviendrez la semaine prochaine. Enfin, en fait, je sais pas, je, je sais pas. En fait, on doit lui poser des questions sur le Goémio Belgique. Sur le cas, rame. Les amis, rassurez-vous, on mettra. Et toutes les adresses se retrouvent évidemment sur le site lapremiere.be. Heureusement qu'on est là quand même. Oui, oui. Bon, alors ça, c'est pour la Bretagne, on s'arrête au Mans et voilà. on, va, on va manger un petit truc. Alors, après, si on veut descendre sur le sud alors sud là, de la France. Ouais. Sud, sud, est ou ouest Soyez précis. Ah, Mais c'est la même route au début Oui. Bah, pas forcément. Vous prenez non. la 7. Non, hein Si je vais oui. du côté de l'Espagne, je prends plutôt ah oui, par si Paris. Si on va du côté de Bordeaux, etc. Ouais. Mais si on va du côté de... Enfin bon Bref. <rire> mais donc sinon, vous, si vous voulez descendre vite, vous passez Des par les adresses, 7, effectivement. Ouais. Alors là, il y a deux types d'adresses. Il y a mm -hmm. l'adresse, justement, avec... Enfin, les deux, je les ai vécues les deux avec les enfants. Il euh, y a une adresse, la, la brasserie rapide. Mais brasserie rapide, coup de cœur. On est au bord de l'autoroute. C'est-à-dire qu'on est à trois minutes de l'autoroute. Mm -hmm. Pourtant, on est dans un restaurant qui a 19 sur 20 au Gomio. Un des plus prestigieux chefs féminins en plus en Anne France. Anne-Sophie Anne Sophie Pic. Sophie Pic. Ah, j'adore. Voilà. Elle a une brasserie. Et elle a une brasserie. ça s'appelle Le 7. Extraordinaire. Ouais. Vous mangez pour moins de 35 euros. Moi, j'ai mangé une plume à pâte à Vous avez une bras. petite terrasse. Ah, vous, avez un ouvert, lequel, ouais. vous avez un vin au mais pas n'importe lequel. J'ai un condrieux de, de, de cuilleron encore en mémoire. Et vous, vous mangez, vous avez un service de grande maison. Mm -hmm. Et vous mangez, effectivement, c'est une petite brasserie. faut réserver Il vaut mieux réserver, euh, surtout sur l'été, parce qu'évidemment le, le succès de l'adresse se, se et, passe et, de et la, en en cuisine, hein, et, euh, et la chef est en cuisine. Et la chef est en cuisine. Après, elle table. passe de temps en temps ah ouais. aussi au, du, du côté de la brasserie. Mm. Mais c'est vrai que rapport qualité-prix, c'est top. Excellent, et, et vous vrai. êtes à 3 minutes de Et ouais, puis vous avez le gastronomique. Mais c'est vrai à nouveau, on, on entre dans cette ville en se disant bof, oui. c'est pas on toi. On est à Valence. à Valence. On est à Valence, tout à fait. Et puis, quand on rentre chez elle, c'est un univers à part. C'est assez exceptionnel. Juste que pour être à Valence, à midi et demi, à 13h. Non, partir. mais vous faites une halte dodo à Valence parce que vous pouvez loger chez Sophie ah oui. Pic. Je... Euh... Oui, alors, il ouais. y a, y a une, une halte à Lyon. Euh, il faut prendre la, la sortie juste avant Lyon. Ah. Vous traversez un zoning industriel. En fait, comment je suis arrivé là C'est tout simplement parce que je cherchais... On se dit, bon, on passe Lyon, donc en remontant. Et puis, on dit, bon, ben, on veut... Moi, j'aime bien l'eau. Et donc, il y a la Saône, là. Mmh. Et donc, je dis, bah, je vais regarder une terrasse au bord de Saône. Et donc, on est sorti de l'autoroute. J'ai repéré dans les adresses. Et il, y en a, il y a une adresse qui s'appelle l'eau 2. Donc, comme oxygène, euh, ouais, eau et puis 2. Mmh. Ouais. Ouais. Et donc, ça s'appelle l'eau 2 Saône. Donc, on est... jeu de mots. Voilà à Rérieux, petit village. Et donc là, vous êtes avec les enfants, c'est top, parce que vous êtes de nouveau, c'est un petit hôtel perdu euh, derrière un zoning, mais dans un cadre bien vert. Vous avez une plaine de jeu, la terrasse est clôturée, et vous avez vu sur la Saône. D'accord. Et on mange très, très bien. C'est euh, voilà une adresse aussi, coup de cœur, parce que rapport qualité-prix, je pense que... Oui, c'est ça, on n'a pas envie de se, de, se, de se tuer le budget juste avant, avant les vacances. 14,50 euros, ah. le 3 services. Mais non. Ah oui, oui. Avec plusieurs, plusieurs desserts au ah oui, choix mais là, c'est carrément imbattable. J'ai goûté la tatin ouais. et j'ai goûté le navarin d'agneau. Ça tenait là. Ça tenait bon, la route. et donc là, voilà. on, est, on est du côté de Lyon. Donc voilà, voilà les amis. Tout en tout cas, ce qu'on peut dire, Philippe Limbourg, c'est que dès à présent, prenons le temps de manger, de respirer, de souffler, de partager un chouette moment. L'autoroute des vacances, c'est pas euh, de l'express. Il faut, faut, visiter faut, une faut se une ville mettre en vacances. Sur la route des de vacances, c'est déjà des vacances. Là, exactement. Là, ça, ça prend, prend qu'une heure ou deux. Et le reste route où vous faites une demi-heure de fil sur le parking, sur le parking. Puis, ou pour faire votre sandwich. Et puis les toilettes. Oh là là, les filles, les enfants qui hurlent. Oh mon Dieu, c'est plus les vacances. Mais ça. non. Voilà. Bon, en tout cas, ce qu'on va mettre sur le site, Philippe, c'est une série de, de petits coups de cœur partout en France où euh, nous arrêter euh, en famille, en, en couple, Excellent. en célibat. Et histoire de bien commencer les vacances. La semaine prochaine, Carlo. Oui, ça fait nous partirons sur les routes de France à découverte euh, des routiers. Nous parlerons de mozzarella, de courgettes. Et euh, nous vous retrouverons évidemment, Philippe. Et là, on ira se balader du côté de la mer. Parce que là, nous serons à quelques jours de la fête nationale et on ira manger des crevettes, Monsieur Carlo. Ah, des crevettes. Voilà. <rire> voilà. Et plus schéma, toujours ma, toujours épluché ma. Voilà, les amis, ouais. on se retrouve évidemment la semaine prochaine en grande forme. Profitez bien de vos vacances et vous, si vous ne partez pas, profitez bien chez vous, tout simplement et bien mangez toujours. On se retrouve samedi en très très grande forme. Merci beaucoup, les Bonne amis. Semaine. Ciao, ciao, ciao. Podcast. La première.